Invitation au silence. Les églises sentent ça de bien que leur acoustique amplifie tout, même que le silence y est en expansion. La première fois, c'était dans une église en Espagne, à Zamora. Renommée pour avoir le plus grand nombre d'églises par habitant, 23 un silence absolu s'est manifesté, informé et m'a prise par surprise. Cela a provoqué un effet puissant dans ma tête qui s'est comme multiplié à l'infini dans mes sens et dans mon être. Je me suis retrouvée instantanément connectée avec moi-même, mes cellules, dans une profonde dimension guérisseuse. Je pouvais entendre tout en moi, même l'écho de mes ancêtres. De moment n'a duré que trop peu De temps. De ben op zoek is. on. Silence that proves to be a rarity. Je suis en quête geen silence. is. s'avère être très rare. Et een vreemd So here, an invitation to Ik ben op silence naar een de la France For pour un retour vers le sens. Écoutez, écoutez comme le silence est riche de vérité. Le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 No, <laughs> tapete voador Radioblog Blog em janelamarela.blogspot.com you